À trente ans, Eugénie ne connaissait encore aucune des félicités de la vie. Sa pâle et triste enfance s'était écoulée auprès d'une mère dont le cœur méconnu, froissé, avait toujours souffert. En quittant avec joie l'existence, cette mère plaignit sa fille d'avoir à vivre et lui laissa dans l'âme de légers remords et d'éternels regrets. Le premier, le seul amour d'Eugénie, était pour elle un principe de mélancolie. Après avoir entrevu son amant pendant quelques jours, elle lui avait donné son cœur entre deux baisers furtivement acceptés et reçus. Puis il était parti, mettant tout un monde entre elle et lui. Cet amour maudit par son père lui avait presque coûté sa mère et ne lui causait que des douleurs mêlées de frêles espérances. Ainsi, jusqu'alors, elle s'était élancée vers le bonheur en perdant ses forces, sans les échanger. Dans la vie morale, aussi bien que dans la vie physique, il existe une aspiration et une respiration. L'âme a besoin d'absorber les sentiments d'une autre âme, de se les assimiler pour les lui restituer plus riches. Sans ce beau phénomène humain, point de vue au cœur, l'air lui manque alors il souffre et dépérit. Eugénie commençait à souffrir. Pour elle, la fortune n'était ni un pouvoir ni une consolation. Elle ne pouvait exister que par l'amour, par la religion, par sa foi dans l'avenir. L'amour lui expliquait l'éternité. Son cœur et l'évangile lui signalaient deux mondes à attendre. Elle se plongeait nuit et jour au sein de deux pensées infinies qui pour elle peut-être n'en faisaient qu'une seule. Elle se retirait en elle-même, aimant et se croyant aimée. Depuis sept ans, sa passion avait tout envahi. Ces trésors n'étaient pas les millions dont les revenus s'entassaient, mais le coffret de Charles. Mais les deux portraits suspendus à son lit. Mais les bijoux rachetés à son père, étalés orgueilleusement sur une couche de ouate dans un tiroir du bahut. Mais le dé de sa tante, duquel s'était servi sa mère, et que tous les jours elle prenait religieusement pour travailler à une broderie, ouvrage de Pénélope, entrepris seulement pour mettre à son doigt cet or plein de souvenirs il ne paraissait pas vraisemblable que Mademoiselle Grandet voulût se marier durant son deuil. Sa piété vraie était connue. Aussi la famille Cruchot, dont la politique était sagement dirigée par le vieil abbé, se contenta-t-elle de cerner l'héritière en l'entourant des soins les plus affectueux. Chez elle, tous les soirs, la salle se remplissait d'une société composée des plus chauds et des plus dévoués cruchotins du pays, qui s'efforçaient de chanter les louanges de la maîtresse du logis sur tous les tons. Elle avait le médecin ordinaire de sa chambre, son grand aumônier, son chambellan, sa première dame d'Atour, son premier ministre, son chancelier, surtout, un chancelier qui voulait lui tout dire. L'héritière eût-elle désiré un porte-queue, on lui en aurait trouvé un. C'était une reine et la plus habilement adulée de toutes les reines. La flatterie n'émane jamais des grandes âmes. Elle est l'apanage des petits esprits qui réussissent à se rapetisser encore pour mieux entrer dans la sphère vitale de la personne autour de laquelle ils gravitent. La flatterie sous-entend un intérêt. Aussi les personnes qui venaient meubler tous les soirs la salle de Mademoiselle Grandet, nommée par elle Mademoiselle de Froiffon, réussissaient-elles merveilleusement à l'accabler de louanges. Ce concert d'éloges, nouveau pour Eugénie, la fit d'abord rougir. Mais insensiblement et quelque grossiers que fussent les compliments, son oreille s'accoutuma si bien à entendre vanter sa beauté que si quelque nouveau venu lui trouvait l'aide, ce reproche lui aurait été beaucoup plus sensible alors que huit ans auparavant. Puis elle finit par aimer des douceurs qu'elle mettait secrètement au pied de son idole. Elle s'habitua donc, par degrés, à se laisser traiter en souveraine et à voir sa cour pleine tous les soirs. Monsieur le président de Bonfond était le héros de ce petit cercle où son esprit, sa personne, son instruction, son amabilité sans cesse étaient vantés. L'un faisait observer que depuis sept ans il avait beaucoup augmenté sa fortune, que Bonfond valait au moins dix mille francs de rente et se trouvait enclavé, comme tous les biens des Cruchot, dans les vastes domaines de l'héritière. Savez-vous, mademoiselle, disait un habitué, « Que les Cruchot ont à eux quarante mille livres de rente ?»« Et leurs économies ?» reprenait une vieille cruchotine, mademoiselle de Gribeaucourt. Un monsieur de Paris est venu dernièrement offrir à M. Cruchot deux cent mille livres de son étude. Il doit la vendre, s'il peut être nommé juge de paix. Il veut succéder à M. de Bonfond dans la présidence du tribunal et prend ses précautions, répondit Mme d'Orsonval. » car M. le Président deviendra conseiller, puis président à la cour. Il a trop de moyens pour ne pas arriver. « Oui, c'est un homme bien distingué, disait un autre. Ne trouvez-vous pas, mademoiselle ?» M. le Président avait tâché de se mettre en harmonie avec le rôle qu'il voulait jouer. Malgré ses quarante ans, malgré sa figure brune et rébarbative, flétrie comme le sont presque toutes les physionomies judiciaires, il se mettait en jeune homme, Badinette avec un jonc, ne prenait point de tabac chez mademoiselle de Froidfond, y arrivait toujours en cravate blanche et en chemise, dont le jabot à gros plis lui donnait un air de famille avec les individus du genre d'indon. Il parlait familièrement à la belle héritière et lui disait « notre chère Eugénie. Enfin, hormis le nombre des personnages, en remplaçant le loto par le whist et en supprimant les figures de monsieur et de madame Grandet, La scène par laquelle commence cette histoire était à peu près la même que par le passé. La meute poursuivait toujours Eugénie et ses millions, mais la meute plus nombreuse aboyait mieux et cernait sa proie avec ensemble. Si Charles fut arrivé du fond des Indes, il eut donc retrouvé les mêmes personnages et les mêmes intérêts. Madame des Grassins, pour laquelle Eugénie était parfaite de grâce et de bonté, persistait à tourmenter les cruchots. Mais alors, comme autrefois, la figure d'Eugénie eut dominé le tableau, comme autrefois Charles eût encore été là le souverain. Néanmoins, il y avait un progrès. Le bouquet présenté jadis à Eugénie au jour de sa fête par le président était devenu périodique. Tous les soirs, il apportait à la riche héritière un gros et magnifique bouquet que Madame Cornoyer mettait ostensiblement dans un bocal et jetait secrètement dans un coin de la cour aussitôt les visiteurs partis.